Bismillahi wa wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du Donc, le khusuf, l'éclipse et quelques règles qui s'y rapportent, el khusuf ou el khusuf, ont le même sens Et certains savants font la distinction entre le khusuf et el khusuf Et c'est ce qui est connu auprès des savants de la jurisprudence, le Fouqaha, que le Khousouf est un terme, un terme qui désigne l'éclipse solaire et le Khousouf qui désigne l'éclipse lunaire. L'éclipse a une cause qui est une cause palpable ou concrète, qui est le fait que la lumière d'un de ces deux astres, le soleil ou la lune, disparaissent. Et les astronomes citent que la cause de l'éclipse solaire, c'est que la lune se met entre la terre et le soleil, et donc, voile, le soleil, et donc sa lumière. Et le, la lune... La cause de l'éclipse lunaire, le fait que la Terre se place entre cette dernière, la Lune, et le Soleil. Et les astronomes disent que ce n'est pas possible que la Lune s'éclipse en dehors des jours éclipsés de pleine lune qui sont le 13 et le 14 et le 15 ou les jours qui sont proches de ces jours-ci ça c'est la cause qui a été rappelée par les astronomes il y a une cause qui est une cause légiférée une cause qui se rapporte à notre législation qui est comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué et le fait que par Cet éclipse, Allah tabaraka wa ta'ala Effraye Ses serviteurs Comme nous le dit le prophète Muhammad wa sallam, Comme dans le sens approximatif De ses paroles et le hadith Se trouve dans les deux recueils authentiques El-Bukhari Et Muslime Il dit dans le sens approximatif de ses paroles Certes le soleil et la lune sont Deux signes parmi les signes d'Allah Il ne s'éclipse pas à la mort de quelqu'un, ni à sa naissance, mais plutôt, Allah effraye par ces deux-là, ses serviteurs, et ceci est une cause statuaire légiférée, et est cette cause-là qui profite aux serviteurs de laquelle il tire un bénéfice afin qu'ils revienne vers Allah, tabaraka wa ta'ala. alors que la cause matérielle que nous avons cité qu'avant précédemment que cite les astronomes et eh bien cette cause n'a pas une grande n'a pas un grand intérêt Et c'est pour cela, comme le dit al-Shir ibn Uthaymin, rahimah, c'est pour cela que Allah ta ne l'a pas révélé, n'a pas révélé cette cause à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr Allah connaît cette cause car c'est lui qui crée l'éclipse et ses causes et il n'y a pas de contradiction entre la cause matérielle et la cause statuaire ou légiférée. Allah wa ta ce qui est important de retirer de cela, ce que le serviteur retire comme bénéfice et que Allah par cette éclipse effraye ses serviteurs et c'est bien cela la sagesse qu'il y a dans cela, dans l'éclipse afin que ses serviteurs reviennent vers lui repentant. Les savants ont évoqué que il est meilleur de ne pas informer les gens qu'une éclipse aura lieu Car Allah wa comme nous l'a informé notre notre prophète wa sallam, veut par cette éclipse effrayer ses serviteurs et si ces derniers sont au courant et ont une science préalable qu'une éclipse aura lieu, eh bien, nous voyons que cela va à l'encontre de cette sagesse et de ce but. et comme le disent certains de nos savants comme Shirem Nansaymin cela est plus proche de la nuisance que du bénéfice pour les serviteurs les savants évoquent aussi le fait que si les astronomes d'informer Du rendez-vous de l'éclipse Quand on commencera cette éclipse Et quand on se terminera Est-ce que nous prions Car bien entendu Parmi les règles Les plus importantes liées à L'éclipse et la prière de l'éclipse Donc les savants mentionnent Que Si les astronomes nous informent du rendez-vous d'une éclipse, du début et de sa fin, et eh bien il ne convient pas de prier juste sur cette information qui est venue des astronomes et d'arrêter la prière juste sur l'information qui est venue des astronomes si ils nous disent qu'il y aura une éclipse à tel moment et que nous ne la voyons pas à l'œil nu mais plutôt avec des lunettes allons porter ou un télescope ou autre, et eh bien il n'est pas légiféré de prier à ce moment-là. Car le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith, dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque vous le voyez ou la voyez, cette éclipse, alors priez. Donc nous savons en tiré de cela le fait que la prière n'est légiférée qu'au moment où l'on voit cette éclipse d'une manière tout à fait ordinaire à l'œil nu Le jugement de la prière de l'éclipse. Ce qui est connu auprès des gens de science, c'est que c'est une sunnah. Ce qui est voulu ici par le terme sunnah, c'est que c'est mustahab, c'est-à-dire recommandé. Comme on le traduit communément. Donc qu'elle n'est pas obligatoire. Et certains parmi les gens de science disent ou jugent que cette prière est obligatoire. D'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque vous voyez cela, c'est-à-dire l'éclipse, et eh bien priez. Alors priez. Ceci est un ordre de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le dit Ibn al-Qayyim dans le livre de la prière Il dit et ceci est une parole, est un avis fort Ce qu'il veut dire c'est l'avis de l'obligation de cette prière Et certains parmi nous savants contemporains comme Al-Sheikh Ibn al-Thaymin Rahimahou Allah comme cela Ensuite. Là le fait le fait que le, la prière en groupe est légiféré pour cette prière, la prière de l'éclipse comme le fait de la prier seul donc cette prière de l'éclipse il est légiféré de la prier en groupe mais ceci n'est pas une condition comme le rappellent nos savants et c'est à dire que il est autorisé de la prier seul et ils utilisent comme preuve la portée générale de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous voyez cela priez donc et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, priez dans vos mosquées, par exemple. Et ceci montre donc que même la personne qui sera tout seule, qui ne se trouvera pas en groupe, celle-ci aussi est ordonnée de prier cette prière de l'éclipse. Mais, comme nous le rappelle nos savants, parmi les chers et les chers, il n'y a pas de doute que le fait de se réunir pour prier cette prière est préférable. Il dit même, que ce qui est meilleur et préférable est de prier cette prière dans Al-Diawa c'est-à-dire les grandes mosquée afin de rassembler le plus de monde car le prophète sallallahu alayhi wa salam l'a prié en groupe dans la mosquée et a appelé les gens à cela cette prière de l'éclipse comment doit-elle être accomplie elle se compose de deux unités de prière deux rakah Et il est de la sunnah De lire De réciter à voix haute Après la prière de Après la récitation Pardon De El Fatiha De la surah El Fatiha On récite Une Soura longue et les savants disent que nous choisissons les plus longues parmi les souhars car ceci est venu dans le hadith qui est rapporté par notre mère Aisha radiallahu anha Ensuite, on s'incline et l'inclination ici durera longtemps sans l'estimer entend à la moitié par exemple de la station debout, la station au moment de la restation mais plutôt simplement en disant que l'inclination durera longtemps. Et on répète au moment de cette inclinaison, Subhana Rabbi azim Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Allahumma ghafir Ensuite, on relève la tête de l'inclinaison. Nous relevons donc de l'inclinaison en disant Comme dans n'importe quelle autre prière. Et ensuite, on reprend la récitation en récitant une nouvelle fois la Soura de la Fatiha et une longue Soura en dessous ou c'est-à-dire moins longue que la première ou tout simplement en continuant l'arrestation de la première Soura lorsque celle-ci faisait partie des longues Soura. ce qui est apparent des narrations qui sont rapportées de la prière de l'éclipse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que cette deuxième récitation, dans cette première unité de prière, cette première raka cette deuxième récitation est en dessous, et moins longue que la première récitation avant la première inclinaison, mais pas de beaucoup. Ensuite, on s'incline une deuxième fois, tout en allongeant cette inclinaison, comme la première fois, mais un petit peu moins, un petit peu en dessous de la première inclinaison. Ensuite, on se relève de cette inclinaison en disant « Samir Allah l'Iman Hamida, Rabbana wa lakal Hamd » encore une fois. Et ensuite, on se prosterne. d'une longue prosternation. Certains savants ont estimé que cette prosternation serait comme à peu près du même temps que l'inclinaison. Ainsi, l'assise qui entre les deux prosternations sera allongée. Ensuite, on se relève après avoir fait deux prosternations, comme dans une prière normale, et on passe à la deuxième unité de prière, la Raka'a. Et dans la première Donc après cette relevé On récite le Fatiha Ensuite une récitation qui sera Moins longue que La deuxième récitation De la première unité de prière Ensuite On s'incline d'une longue inclinaison D'une longue inclinaison Ensuite on se relève en disant On reprend une deuxième fois Dans cette deuxième unité de prière La récitation de le Fatiha avec une, une longue récitation, encore une fois moins longue que la première récitation de cette deuxième unité de prière, et ensuite on se prosterne de deux prosternations, comme dans une prière normale, ensuite on fait At-Tashahud, et ensuite on passe le Salam, on fait At-Teslim, comme dans n'importe quelle autre prière ce qui démarque cette prière de n'importe quelle autre prière est donc le fait que dans chaque unité de prière il y a deux recours, deux inclinaisons et deux fois d'affilée donc la récitation de la pri de la sourate Al-Fatiha et d'une autre sourate ou le fait de terminer la sourate qui a été commencée ou de continuer la surah qui a été commencée dans la première récitation. Et cette manière de prier, la prière de l'éclipse, est celle qui a été rapportée dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et dans le recueil authentique de l'imam muslim. Comme il a été rapporté dans le hadith de notre mère Aisha, anha, et qui fut détaillé et expliqué dans ce livre très bénéfique, a été écrit par Mouhaddis al-Asr, el-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahmatullahu ta'ala. Ensuite, la prière doit être suivie d'une khutbah d'un sermon et ce qui est authentique c'est qu'il fait partie de la sunna qu'il n'y ait qu'un seul sermon une seule khutbah, à l'inverse de la khutbah de la prière de du Jumu'ah, où il y a deux khutbahs, c'est-à-dire la première, ensuite une assise, l'imam s'assied, le khatib s'assied, puis se relève et continue la khutbah, au fait ce qu'on appelle la deuxième khutbah au moment de du Jumu'ah, et ce qui fait partie de la sunnah dans la khutbah de la prière de al de l'éclipse, et qu'il n'y a qu'une seule khutbah. Et ceci est le madhhat de l'imam al-Shafi'i. Et ceci est tiré de ce qui est rapporté du hadith authentique qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cela, sur la prière de l'éclipse. Car lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière de l'éclipse, il s'est levé, il a loué Allah et fait son éloge. Ensuite, il dit Amma ba'du", et ensuite, il sermonna les gens. Et cette parole, le fait qu'il n'y a qu'une seule khutbah, comme nous l'avons évoqué, c'est la vie, et c'est le madh'ab de l'imam Shafi'i, c'est aussi la parole de d'Ishak ibn Rahawai, et c'est la parole de la plupart des gens du hadith comme il est rapporté dans il est rapporté par el Hafiz Ibn Hajar dans Fath al-Bari l'explication du Sahih de l'Imam Al Bukhari Nous savons rapporte que lorsque l'éclipse s'arrête durant la prière nous terminons cette dernière en la légend Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré la prière de l'éclipse au moment où nous voyons cette dernière jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Comme il le dit dans le sens approximatif de ses paroles dans ce hadith. Prier jusqu'à ce que l'éclipse s'arrête. Et... Comme nous le dit Ash-Shir ibn Uthaymin, dans ce hadith, comme nous le voyons, l'interdiction de commencer une nouvelle prière de l'éclipse au moment où l'éclipse s'arrêtera. donc Nous voyons clairement cette interdiction et, cette, et nous voyons aussi l'interdiction de continuer la prière de l'éclipse au moment où l'éclipse s'arrêtera. Et si tu as entendu, tu as été informé de l'éclipse solaire simplement au moment où le soleil se couche, eh bien, il ne t'est pas légiféré de prier. Car, comme nous le disent, les savants, l'éclipse solaire est un signe de journée et au moment du coucher du soleil, la journée est terminée. Une affaire qui est en rapport avec la prière de l'éclipse est la sentence du deuxième Rukoua. De la première raka ou de la deuxième raka Qu'en est-il de ce deuxième Raka'a Al-Ulama, nous savons on dit que ce deuxième Raka'a est une Sunna. Donc ce qui est voulu ici c'est qu'il est Mustahab, il est recommandé. Et ce n'est pas un pilier dans la prière comme le premier Raka'a. Donc, Si une personne prie la prière de l'éclipse avec un seul recours, et bien cette prière sera valide. Même si ce n'est pas la sunnah de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de le prier ou de la prier comme cela, mais elle sera valide. Comme cela, si ce deuxième recours n'est que recommandé, ce n'est pas une un pilier pardon de... La prière et eh bien si une personne arrive en retard et trouve le groupe aljamaa dans la mosquée en train de prier la prière de l'éclipse et que ce groupe est au deuxième ruku' ou à la deuxième récitation de la première rak'a et eh bien celui-ci n'aura pas atteint la première rak'a il lui incombera donc après avoir prié avec les gens de se relever pour faire une deuxième rak'a comme cela si il attend les gens dans la mosquée en train de prier la prière de l'éclipse et qu'ils sont à la deuxième rak'a après le premier recours, qu'ils soient dans la station debout en train de réciter la deuxième réstation de deuxième de la deuxième rak'a de la deuxième unité de prière ou qu'ils sont dans le deuxième recours incliné au deuxième recours et qu'il les atteint à ce moment-là et eh bien il n'aura pas atteint la prière de l'éclipse il lui incombera au moment où les gens feront le taslim sortiront de leur prière de se lever de faire deux unités de prière une dernière chose concernant les règles de l'éclipse c'est une affaire qui a été rappelée par certains de nos savants sur la sentence de prier une prière au moment où il arrive un signe parmi les signes par lesquels Allah Azawajal effrayent ses serviteurs autres que l'éclipse comme par exemple un tremblement de terre ou euh, des foudres qui ne seront pas ordinaires ou autre que cela les savants ont divergé sur cela certains ont dit que Il ne sera pas légiféré de prier Une prière qui aura cette caractéristique Qui la prière de l'éclipse Pour n'importe quel signe Par lesquels Allah Azza wa Jal effraie ses serviteurs En dehors du tremblement de terre C'est-à-dire qu'il sera légiféré de prier cette prière pour l'éclipse Car la sonnah est venue comme cela Et le tremblement de terre Et la preuve ces derniers ont utilisé, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son temps il y avait des tempêtes et des pluies entre guillemets diluviennes, c'est-à-dire des grandes pluies et autres que cela par, les, par lesquels ou autre que cela parmi les signes par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala effrayait ses serviteurs mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié à ce moment-là. Mais ces savants qui vont vers cette parole-là ont évoqué que le tremblement de terre, il y a une preuve à cela, c'est ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumma, et aussi de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, qu'ils ont prié au moment où il eut un tremblement de terre. La deuxième parole vers laquelle attend une partie des savants est que l'on ne prie que pour l'éclipse lunaire ou solaire. Et ce qui est rapporté d'Ibn Abbas et de Ali, radi Allah anhum, si ceci est avéré, c'est-à-dire si ceci est rapporté une chaîne de transmission authentique et bien cela n'est qu'un effort d'interprétation en ishtihad de leur part. Et ce qui est rapporté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est que ce dernier a délaissé cela. A délaissé cette prière. Sauf pour la prière de l'éclipse. Sauf au moment de l'éclipse. Et la troisième parole est donc une parole que certains de nos savants ont on choisit parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ta et parmi les savants contemporains Cheikh Ibn Taymiyyah dit de cette parole que c'est une parole très forte et le fait que l'on prie cette prière que l'on prie pour l'éclipse, pour n'importe quel signe par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala effraye, ou par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala effraye ses serviteurs. Car la cause qui a été rappelée dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le sens approximatif de ces paroles, que ces deux-là, ces deux signes, c'est-à-dire la... La lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah Qu'ils ne s'éclipsent pas pour la mort de l'un d'entre nous Ni pour sa naissance Mais plutôt que Allah tabaraka wa ta'ala effraye par ces deux-là, ses serviteurs Donc la preuve de ces savants qui sont partis vers cette parole Est que la cause est évoqué dans le hadith, se retrouve aussi, se retrouve comme cette cause se retrouve dans l'éclipse, elle se retrouve aussi dans le tremblement de terre, dans des foudres qui ne seront pas ordinaires, etc. Des tempêtes extraordinaires, etc. Et ils ont répondu à ceux qui ont dit que, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ces tempêtes, il y avait, il y avait, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas prié, comme il a prié au moment de l'éclipse, et eh bien ils ont répondu à cela en disant que il n'y a personne qui peut affirmer que ces tempêtes qui eut lieu à l'époque du prophète sallalahu alayhi wasallam n'étaient pas ordinaires, c'est-à-dire que ce n'était pas une tempête qui arrivait de temps en temps, qui était connue chez les gens que cette tempête pouvait arriver de temps en temps personne ne peut affirmer que c'était des tempêtes extraordinaires ou des tremblements de terre extraordinaires. Et personne ne peut affirmer qu'elles étaient effrayantes. Et comme cela, donc, ces savants disent que il n'y a pas de doute que si nous trouvons des tempêtes qui se suivent, des grandes tempêtes qui se suivent, et bien il n'y a pas de doute que les gens à ce moment-là auront peur et à ce moment-là il leur conviendra de revenir vers Allah wa ta en priant et en faisant le takbir et en donnant l'aumône comme il est venu dans le hadith sur la sur l'éclipse. Une dernière chose par rapport à cette affaire, l'affaire qui de l'éclipse, par rapport à au jugement de l'éclipse ainsi que certaines règles qui ont qui sont en rapport avec cette dernière le fait de faire plus que deux recours, deux inclinations pour chaque raka pour chaque unité de prière de la prière de l'éclipse il est venu dans le recueil authentique de l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa salam a prié la prière de l'éclipse avec trois Trois inclinaisons. Trois inclinaisons dans chaque unité de prière. Ensuite, ceci même s'il fut rapporté par même s'il le... il fut rapporté cela du prophète sallalahu alayhi wa sallam et eh bien plusieurs de nos savants parmi eux cheikh Ibn Uthaymeen aussi cheikh Al-Albani rahimahoullahu ta'ala dont les commentaires et les hisan sahih ibn Hibban ont jugé ont jugé que cette version qui fut rapportée était une riwaya qui était shadh donc elle n'est pas acceptée et cette dernière va à l'encontre de ce qui était ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques le recueil authentique de Imam al-Bukhari et le recueil authentique de l Imam Muslim ce qui donne à cette version qui est rapportée dans ces deux recueils authentiques où le prophète salam, a prié cette prière avec deux inclinaisons dans chaque unité de prière et non trois ce qui donne à cette version plus de force et plus de poids car elle est car elle est rapportée dans les deux recueils authentiques et aussi le fait, elle n'est pas acceptée cette version où le prophète sallama aurait prié cette prière avec trois inclinaisons dans chaque unité de prière car ce qui est connu est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié qu'une seule fois la prière de l'éclipse que l'éclipse n'est arrivée qu'une seule fois à son époque et donc il n'a prié cette prière qu'une seule fois donc nous sommes obligés face à cela de rejeter une version et d'en accepter une autre. Et celle qui a le plus de poids est bien sûr celle qui est dans les deux recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil authentique de l'imam musulman. Et certains de nos savants comme Ashir ibn Uthaymin, Rahimahullah wa ta'ala et autres que lui ont rapporté que Il a été rapporté de manière authentique de Ali ibn Abi Talib, anhu, que ce dernier a prié, trois, après cette prière de l'éclipse, avec trois inclinaisons dans chaque unité de prière. Et comme nous le dit Ash-Shir ibn As-Sahim, ceci fait donc partie de la sunnah des califs bien guidés, Et il explique cela par le fait que cette prière que Ali ibn Abi Talib aurait prié avec trois inclinaisons s'explique par la longue durée de l'éclipse qu'il eut à ce moment-là. Et il dit, rahimahullah ta'ala, que si nous, nous savons que l'éclipse va durer, et eh bien à ce moment-là il n'y aura pas de mal à prier avec... Dans chaque unité de prière Trois ou quatre ou cinq Inclinaisons Car tout cela a rapporté De As-Sahaba Ridwanallahi alayhim ajma'in Et il dit aussi Rahmanallah Que si Nous nous limittons à deux recours à Deux inclinaisons dans chaque unité de prière Même si Nous savons que l'éclipse va durer mais en allongeant la récitation ainsi que chaque position, chaque station de notre prière, et bien cela sera meilleur car c'est ce qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous terminons sur une question qui fut posée à al Shire al-Allama ibn Uthaymina rahmahullah ta'ala où il lui fut, fut posée cette question donc dans le sens de cette question, quand sera légiférer la prière de El Khoussouf et El Khoussouf Est-ce que lorsque cette éclipse sera partielle, ou lorsqu'elle sera complète, c'est-à-dire partielle, soit partielle ou soit à son début, ou au moment où elle sera, arrive à son apogée, où elle sera complète, et eh bien Achir de répondre que si nous voyons, à partir du moment pardon où nous voyons, L'éclipse, que cette dernière soit totale ou partielle, eh bien il nous convient de prier, de commencer cette prière et de nous empresser à prier cette prière de l'éclipse car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait cela lorsqu'il vit l'éclipse et il a ordonné aux gens de faire cela et il n'a pas conditionné cette prière de l'éclipse par le fait que cette dernière soit complète ou non car ceci est une chose qui n'est pas est une chose qui n'est pas possible de savoir au préalable bien sûr euh, sans parler de des calculs astronomiques mais à la base c'est une chose qui n'est pas possible de savoir au préalable et plutôt le prophète en samuel la hors de nos gens de s'empresser de prier de ne pas attendre, de voir si cette éclipse sera partielle ou totale. Donc, à partir de là, il nous convient de prier, de nous empresser à commencer cette prière de l'éclipse au moment où nous voyons une éclipse, qu'elle soit à son début, qu'elle soit partielle ou qu'elle ne soit pas partielle. Et ceci est ce qui est arrivé il y a deux jours. Le 16 du mois de Dhul De l'année 1438 Après la hijère de notre prophète Mohamed Une éclipse partielle De la lune Et ceci était une cause de l'enregistrement De ces éclaircissements Wa ilahuna wa billahi Attawfiq wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala nabiyyina Mohamed